Hegaskin saia untsa juiten delaike hilabete saia kaldiz langilean zat bethi berhenien halasun den langilean kexia. Mogimentia CGT Sindikatakiamandu, CFDTA egeo juntatu saio, eta goizuntan negoziaketak jamanekizandia susendaritza ekin epaizen eta oso guti igitu dela erandeiku CGT Sindikateko Christof Brizeek. Donc, euh, il nous a reçu ce matin, alors il a bougé un petit peu le curseur, mais en donnant des miettes, quoi. Donc, c'est-à-dire, on était à 0,4 en augmentation générale, il est passé à 0,6 pour les non-cadres. Euh, en augmentation individuelle, il bouge pas, on reste à 1,8. Et euh, pour les cadres, il est passé de 2,5 à 2,7. Donc, il a rajouté euh, 0,2%... Euh, sur l'ensemble des salariés quoi. Nous, on n'est pas satisfait non, c'est loin de nos cahiers revendicatifs euh, de toutes les organisations syndicales convenues. Langile kinimintsatu